Daron est absent comme le bif en fin de mois L'argent fait pas le bonheur c'est sûr enfin je crois Faut que je y multiplie mon capital par 3 J'avoue pensez qu'à ça parfois Daron est absent comme le bif en fin de mois L'argent fait pas de bonheur c'est sûr enfin je crois Faut que je y multiplie mon Même la zeb qui te détruit le cerveau. Je le vois pas vite, je le vois pas plein. Moi je vois juste un verre d'eau. Dites moi ce qui va pas. Je me vois qu'en noir et blanc comme Frank Sinatra. L'équipe soir ce je suis pas au top Pourquoi j'ai toujours ce petit sourire Quand je parle au proc Parce que je sais que ce bâtard peut me mettre dans la merde M'enfoncer encore plus bas et même faire pleurer ma mère Alors je lui souhaite une mort lente et douloureuse Que sa fille meurt dans un accident En même temps que son neveu Putain c'est pas bien Le pilon transporte même m'amène à rien Daron est absent comme le bif en fin de moi L'argent fait pas le bonheur, c'est sûr enfin je crois Faut que je multiplie mon capital par trois J'avoue penser qu'à ça parfois Daron est absent comme le bif en fin de L'argent fait pas le bonheur c'est sûr enfin je crois Faut que je multiplie mon capital par trois Osejnie, on doit parler. J'viens d'un quartier où il fait bon d'être armé. J'suis dans le grenier avec Freund. Et j'bosse la mixtape comme un wache. On a passé toutes les vitesses. là on va se poser sur un nuage. Poser sur un nuage tu sais que mes disques tu j'ai 19 piches, j'ai posé sur plus de bits qu'une actrice de cul. Petit compte, t'es conscient de ça, on règle les comptes et contentieux. Dis-moi si t'es con comme ça ou si tu le fais pour qu'on le pense. PLK hors catégorie 1, je avec les il faut pas m'inventer des stories, même si fonce des je fais des conneries. PLK hors catégorie 1, je rappe avec les gorilles, faut pas m'inventer des stories, même si y fonce des je des conneries. daron est absent comme le bip, enfin C'est sûr enfin je crois Faut que je multiplie mon capital par 3 J'avoue penser qu'à ça parfois Daron est absent comme le bif enfin de L'argent fait pas le bonheur, c'est sûr enfin je crois Faut que je multiplie mon capital par 3